Donc, aujourd'hui, on est dans le cours numéro 7 des Durust al-Fatwa al muhimma fi tabsir al-Ummah. C'est-à-dire, c'est des Fatwa qui ont rapport avec la réputation du Manhaj des Khawarij, de, euh, de l'époque actuelle. Et donc, il est arrivé la semaine passée, on avait, commencé à expliquer la fatwa du Cheikh Saleh. Ben Abdul Aziz al-Sheikh, au sujet des gens qui euh, accusent ou qui critiquent les ulama, qui les déclarent koufars. Et on avait commencé, Wa as salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, et on a commencé à expliquer euh, qu'est-ce qui avait rapport avec ça. Le Cheikh est rentré dans une explication très, très détaillée de ce sujet-là. Et donc euh, aujourd'hui, on va continuer, on va compléter cette explication puis on va inchallah la terminer le cheikh il en point où il disait al masael il masael al shar'iyya fi fiqhaha mabniya ala muqaddimtain al muqaddimatu al ula het al dalil wa huwa mahall al min al kitab aw al sunnah ala al thumma fahm al dalil من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور ظهور بان معنى هذه الايه كذا ومعنى هذا الحديث كذا المقدمه الثانيه ان يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل او في الحق هذه المساله بالدليل لياخذ منه ليأخذ منه الحكم وتنقيح المناط صنعة اجتهادية أو صنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين وكثير من طلبة العلم قد يعلم قد يعلم maar Wat dat? Wat is dat? is dat? de eerste euh, que De eerste compréhension, compréhension des preuves, des, des preuves De De De eerste De De De sont basés sur deux points, donc les questions qui ont rapport avec la charia et la, leur compréhension sont basées sur deux, deux, deux points euh, fondamentaux qui nous aident à comprendre euh, comment tirer ou comment établir un verdict sur ces différentes questions-là. Bon, le premier point c'est quoi C'est de comprendre, premièrement de, de, connaître, de connaître la preuve. Hein de connaître le Dalil, ok Et euh, donc, <coughs> le Dalil ça doit venir du Coran et de la Sunna, ok du Coran et de la Sunna, et euh, donc il faut connaître la, la preuve au sujet du, de la question sur laquelle on a un désaccord. Donc ça c'est, premièrement, on doit connaître le, le, le Dalil, il faut connaître la preuve. Puis il faut comprendre aussi cette preuve, Donc ça c'est très important, dans le sens que ce n'est pas suffisant de connaître la preuve, mais il faut la comprendre également. Il faut comprendre cette preuve là d'une façon pour que euh, disons que il faut comprendre d'une façon qui rend claire sa signification. Ce, du, par exemple, si c'est une question d'un verset, il faut comprendre ce verset là d'une façon qui est claire pour la personne. Hein, et également le Hadith, donc il faut comprendre le, la, les preuves de la charia dans, dans leur sens clair et dans leur sens apparent, euh, et donc ça c'est les deux premiers points, c'est les deux choses qui font partie du premier point, c'est de connaître la preuve et de la comprendre, <coughs> donc ça c'est très important, mais ça c'est pre le premier degré si on veut, la première euh, introduction pour ces choses-là. Pour comprendre les questions de la charia et comment établir des verdicts à leur sujet. Deuxièmement, il y a un autre un autre point, c'est euh, de comprendre une fois qu'on a compris qu'on a su la preuve et qu'on l'a compris, il faut être capable d'appliquer cette preuve à une situation particulière, ou à une personne, ou à une situation, ou à quelque chose en particulier. Euh, c'est-à-dire la question au sujet de laquelle on a besoin d'un verdict, il faut être capable de relier cette preuve-là avec cette cette cette question-là, d'accord Et donc, c'est de ramener la preuve et de l'appliquer à une situation ou à une, une question spécifique pour établir un verdict à son sujet. Et donc, euh, ça, ça fait partie des euh, des Des, des aspects ou des, ça fait partie des des, des aspects de qu'est-ce qu'on appelle l'ijtihad c'est-à-dire euh, ça fait partie des aspects qui font partie de l'ijtihad c'est-à-dire des des catégories de, de des efforts de, que quelqu'un fait dans euh, le but d'établir des verdicts selon la charia en extrayant des textes euh, les verdicts Au sujet de différentes questions, au sujet desquelles il n'y a pas, euh, disons, une, une preuve claire établie. Ou parfois même, des fois c'est comme on dit dans, euh, la, ramener le, le, le, Dalil à une situation particulière. <coughs> le Cheikh il dit que ça, ça a été expliqué par lui-même, Al-Ashah, il dit dans son livre, Al-Muwafaqat. Et donc ça, le Cheikh il explique que ça, ce point-là, c'est ça ce qui distingue les grands ulama avec les autres, euh, les autres personnes, les autres individus, comme par exemple un simple talib ilm, ou bien euh, quelqu'un qui récite le Coran, ou bien quelqu'un qui, qui donne certaines fatwas dans certaines choses, ça c'est, euh, disons ces personnes-là, ils sont capables de comprendre le Dalil, ils connaissent le Dalil et ils sont capables de le comprendre. Toutefois, ils ne sont pas capables, parfois ils ne sont pas capables d'établir euh, le lien entre le Dalil et la question ou la situation particulière qui se produit et comment appliquer donc ce Dalil à cette situation. Ça, ça demande un autre niveau de connaissance qui est beaucoup plus euh, pointillé et beaucoup plus euh, centré sur des questions plus détaillées de la science islamique. Et ça ça, ça, ça, se retourne à qui Ça se retourne aux gens de de science dans l'islam et aux juges et des choses de ce genre. Euh, donc, c'est ça que le Cher explique. Il dit qu'il y a beaucoup de, de gens qui lisent hein, et qui sont des al-ilm, de Ils ont beaucoup, ils ont beaucoup lu, ils ont étudié des questions sur l'islam. Toutefois, euh, ils, ils, ils sont comme le cheikh ici, dit. Ils peuvent connaître la preuve. Et ils peuvent arriver à comprendre cette preuve, mais ils n'ont pas qu'est-ce qui la deuxi le deuxième point. C'est ça ce qui leur manque, c'est-à-dire de comprendre comment euh, appliquer ce délit à une situation spécifique pour en extraire un verdict. Et donc ça c'est euh, le point, le point, euh, disons le point central ou bien un des points importants dans cette question là, qui fait en sorte que Euh, ce n'est pas n'importe qui qui est capable d'établir ces verdicts-là, c'est seulement les grands lamas qui ont atteint le degré d'Ijtihad dans la et donc euh, ça c'est euh, un point pour que le chef essaie d'établir pour faire comprendre que c'est pas n'importe qui qui peut déterminer qui est kafir et qui n'est pas kafir, et quand est-ce qu'il est kafir, et quand est-ce qu'il n'est pas kafir, et en particulier Si c'est quelqu'un qui essaie d'appliquer ce verdict-là au sujet des ulama, Et là maintenant, il va clarifier pourquoi il a expliqué ces deux points-là, c'est quoi le, le, la leçon qu'on doit prendre de ces deux règles. Il dit :« هذا يقتضي ان يقي طالب العلم نفسه في ان ينظر الى تبرئه ذمته ». بأن يجعل كلام اهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما ان يجعله مانعا له من ان يخوض في في المساله بغير علم لأن المرء ينظر ينظرا لان المرء ينظر الى انه اذا خالفه واحد ممن هو اعلم منه فانه يشك فيما اتجه اليه dus hier is kana jam'un min ulama al-muslimin aw min ulama al-rabbaniyin yanzuruna ila hadha amr wa donc ici c'est un point très important en fait que le chef vient juste d'expliquer il dit en réalité qu'est-ce qu que ça implique Hein, on a vu qu'il faut connaître les daliens, il faut comprendre ces daliens, et il faut être capable d'appliquer ces daliens à une situation spécifique, et on a vu que euh, le, le la deuxième aspect, c'est d'appliquer le Hadith à une, une situation spécifique, eh bien c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, c'est uniquement les grands ulama. Pourquoi Donc dans ce cas-là le Cheikh il dit, pourquoi Euh, pourquoi c'est si dangereux maintenant, une fois qu'on a compris ça, d'appliquer ou d'essayer d'appliquer soi-même des verdicts en ce qui concerne qui est kafir et non, et en particulier et à l'écran, c'est la question de déclarer des, des, des dirigeants ou des états ou bien des euh, savants de l'islam. Et ça s'est dit parce que quand on est en lébrine, si on est en lébrine, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche la science, qui est étudiant de la science islamique, eh ben Il faut commencer par essayer de, disons, de sauver, euh, de, de, disons, de pas se, de pas se mettre dans une position où euh, tu vas, tu vas te mettre dans une, un problème euh, par toi-même par rapport à ta religion. Au jugement dernier, tu vas être posé, des, on va te poser des questions à ce sujet-là. C'est-à-dire que tu vas prendre une une charge à cause d'une erreur que tu fais dans la religion de l'islam donc tu veux les tout à tout à tout c'est à dire tu veux essayer de te dégager justement de cette cette charge de cette responsabilité là donc qu'est-ce que tu fais tu évites de rentrer dans ces questions là qui euh, qui sont des questions Euh, que c'est uniquement les grands ulama qui ont le droit d'en parler de ces grandes questions-là et d'entrer dans ces, ces choses-là. Euh, pourquoi Parce que regarde, premièrement si euh, tu commences à parler, euh, par exemple euh, sur un sujet de l'islam, et puis tu réalises qu'il y a des ulama qui se sont réunis ou qui ont été d'accord sur une position. Hein, tu vois qu'il y a des ulama qui se sont mis d'accord sur une question. D'accord? Alors toi, tu dois tu dois à, à la suite de ça, une fois que tu as vu qu'ils sont d'accord sur quelque chose, mais tu dois, dois avoir peur par la suite de commencer à vouloir rentrer dans cette question là sans connaissance et de vouloir essayer de, euh, de rentrer dans les détails de cette question là alors que tu n'as pas la connaissance. Tu vois que des et éléments ont été d'accord sur une question. Donc ça, ça doit t'empêcher, toi, de vouloir rentrer dedans pour essayer de parler de cette question-là sans connaissance. Pourquoi? Parce que, si tu parles d'une question, et puis que tu vois que quelqu'un qui est plus savant que toi, il t'a il contredit dans ton, dans, te, dans qu'est-ce que tu t'imagines ou dans qu'est-ce que tu penses. D'accord? Et tu sais qu'il est plus savant que toi. Donc, Juste le fait que tu vois que ce savant-là t'a contredit dans, dans ta position, ça devrait mettre en toi-même un doute, ça doit mettre en toi-même un doute du fait que tu dis lui il est plus savant que moi, puis il m'a contredit dans ce que j'ai euh, compris comme opinion ou direction, donc ça c'est le cas si un savant que tu connais ou une personne plus savante que toi t'a contredit. Maintenant, imagine si un grand nombre d'ulama, une grande quantité d'ulama, qui sont parmi les ulama rabbiniers, parmi les ulamas des musulmans, qui suivent le Quran et la Sunna comme il faut, qui l'enseignent, tu vois que eux ils t'ont contredit. Donc, quand tu vois que eux ils t'ont contredit et qu'ils sont euh, tout ce, ce nombre-là, eh bien, ça, ça doit t'amener à regarder la situation et puis. À réaliser que tu dois éviter de rentrer dans cette, dans cette question-là pour dire quelque chose que eux n'ont pas dit. Hein, et d'amener une position qui est contraire à ce que eux ont dit. D'accord? C'est important de comprendre ce point-là. C'est une question très importante. Parce que des fois, c'est ça ce qui arrive maintenant. Il y a des gens actuellement Et puis, c'est pas nouveau, il y a ça fait longtemps que ces choses-là sont comme ça. C'est que, il y a des gens de Bid'a, parmi les, les Khawarij, ils, ils décident qu'un gouvernement ou un dirigeant est kafir, C'est comme ils disent, lui c'est un kafir, c'est pas un musulman. Puis ils prennent de cette question-là un test après. Pour, ou bien, c'est comme si ils essaient de mettre à l'épreuve les gens par rapport à cette question. Ok? puis, il se base sur cette question-là par la suite pour essayer de déclarer qui est Kafir et qui n'est pas Kafir. Par exemple, quelqu'un va t'arriver, il va venir sur toi, puis il va te dire Est-ce que tu crois qu'un tel dirigeant est Kafir Ok Puis là, il va essayer de te pousser à dire que oui, il est Kafir. D'accord Maintenant, s'il si si il voit que tu refuses de, de dire que ce dirigeant-là est kafir, eh bien il va te dire, ça y est, toi-même tu es un kafir. Pourquoi Parce qu'il dit, toi tu refuses de dire qu'un tel dirigeant est kafir, donc ça veut dire que toi-même tu es kafir. D'accord <coughs> Maintenant tu peux lui demander à cette personne, est-ce que les ulama ont dit, est-ce que les savants de l'Islam ont dit qu'il est kafir s'il répondent, s'ils si répondent pas, ça veut dire dans ce cas-là, si eux ils ont pas dit, moi je, moi j'ai pas à le dire. Hein, parce que je suis pas, premièrement je suis pas un savant de l'islam. Et deuxièmement, c'est des questions vraiment délicates et très, très importantes, très grandes, et c'est pas à moi de déterminer ces choses-là. Et à la base, si quelqu'un est musulman, eh ben on doit accepter son islam. À moins qu'il y ait une preuve claire comme le soleil, que tout le monde peut voir que cette personne en question est mécréante sans le moindre doute. Et après avoir établi les preuves et tout ça. Sinon on n'a pas le droit de parler de ça. Donc, eux des fois, qu'est-ce qu'ils font Parce qu'ils se basent sur une règle qui dit « Man l'am al shakka fi kufrihim fa huwa Ça dit, ça dit quoi cette règle C'est une règle qui est vraie, c'est une règle qui est correcte, sauf qu'il ne l'applique pas aux bonnes personnes. Cette règle-là, ça dit, celui qui euh, ne déclare pas les mouchriquins, les idolâtres, comme étant des mécréants, ou qui doute de leur mécréance, ou qui dit que leur religion ou leur voix est correcte, alors il est mécréant lui aussi. Ouais, il se là-dessus par la suite pour dire que tout le monde qui dit pas qu'un tel est kafir, il est kafir lui-même. Mmh. Bon, tu vois, ça c'est un exemple qu'ils disent comme, tu, ils disent que tu t'es fait tromper par les ulama, par un alim. Mais ça c'est grave. Ça veut dire que les ulama ils mettent les gens dans l'erreur, selon son idée à lui. Bon. On va expliquer maintenant cette règle. là C'est quoi C'est une règle qui est vraie, comme on a dit, mais c'est une règle qui est vraie dans le cas où on parle des coufards élsoliméens. Ceux qu'on connaît, les coufards, les conservateurs, les coufards comme les juifs et les chrétiens et les hindous les bouddhistes et les athées et les communistes, hein, et les, et les laïcs et les démocrates, des trucs comme ça. Déjà si on accepter des principes qui sont opposés aux fondements de l'Islam ou qui ont rejeté les fondements de la religion, qui ne croient pas en l'Islam à la base, Cela, là n'ont pas le droit de douter de leur mécréance, parce que c'est clair qu'ils sont mécréants par le Coran et par la Sunna, mais là, si c'est quelqu'un qui est musulman, qui a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui fait la salat, hein, qui pratique l'Islam, qui croit en l'islam qui dit « moi je suis musulman » puis par la suite il fait des péchés, d'accord, sans toutefois euh, qu'il ait euh, fait un acte clair qui est, qui est coffre, « est kafir on n'a pas le droit de le déclarer « kafir » mais si quelqu'un dit qu'il est kafir, si quelqu'un dit qu'il est kafir, sans établir de preuves et que toi tu dis « non il n'est pas kafir » Dans ce cas-là, on ne peut, peut pas appliquer cette règle à toi, pourquoi Parce que premièrement c'est une question au sujet de laquelle il y a une différence d'opinion, il y a une question, il y a un rapport d'Ijtihad là-dedans aussi, un, un savant peut dire un tel est qu'à faire, puis un autre savant va dire non il n'est pas qu'à faire, parce que lui il a, jugé selon certaines, euh, il a jugé que certaines personnes, par exemple que cette personne en particulier Euh, est excusé dans le sens que par exemple euh, il était forcé ou il était ignorant ou il l'appelle une shubha ou des choses comme ça tandis que l'autre Savant lui il il a jugé d'une autre façon parce que il a considéré que il n'était pas excusé non shubha c'est pas une hypothèse shubha c'est comme quelque chose qui paraît vrai mais qui est pas vrai et quelqu'un qui est mélangé à cause d'une idée C est, c est des, des fois, choubha, ça peut être euh, un verset que tu as mal compris. Quelqu'un qui te donne un verset du Coran et qui te l'interprète d'une façon contraire au vrai sens. Non, il sert de ça pour essayer de faire tromper les gens ou leur faire accepter une, une idée opposée à la réalité de qu'est-ce que le Coran signifie. Euh, lequel Ah ça c'est la règle, ça c'est pas un verset, mais c'est une règle de, de, que les élèves ont établi. Non non non ça c'est dans les dans les dix euh, principes qui annulent l'islam, les annulent de l'islam. Donc euh, ça c'est ça c'est juste un exemple que je donnais. Donc c'est pas les, les les musulmans qui sur lesquels on peut avoir des des différences d'opinion sur leur sur leur situation. Est-ce qu'ils sont coupables ou non? Hein, ou des fois même euh, Comme on dit, il n'y a pas d'ulamas qui ont jugé de quelqu'un qui est comme étant kafir. Donc, on ne peut pas dire qu'il est kafir à ce sujet-là. Et donc, cette règle ne s'applique pas à, à, ces, gens-là. Ça s'applique à ceux qui sont clairement kufars, comme des juifs, comme des chrétiens, comme des athées et des choses comme ça. D'accord? Après, le chef a dit, لأنهم يظاهرون المشركين هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة لأن العلماء الكبار يبينون الحق كما كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخوارج يبينون الحق وإذا, وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي موافق للصواب بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعذر تعذيرا بليغا من قبل القضاء بما يحجزه عن ذلك ولما فات التعذير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيها فقد كان أهل القضاء الشرع فيما مضى يعذرون في قول المسلم لاخيه يا كلب او كذا بما فيه انتقاص له فكيف اذا كان فيه رمي فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا ان يفتوه به يفتوه به فضلا على أن يعتقده Donc le cheikh il explique, il dit que ce que la personne a demandé dans cette question, en disant que euh, les ulama, les grands ulama, ceux qui disent que les grands ulama sont des forts, parce que ils supportent ou ils aident les, les idolâtres, les mushrikins contre les musulmans, hein, ce, cette parole-là, il dit que c'est très très grave, parce que euh, le cheikh il dit les grands ulama, c'est eux qui clarifient la vérité, comme les Sahaba ils clarifiaient la vérité, au temps des khawarij, hein, à l'époque des khawarij, les Sahaba ils clarifiaient la vérité, et le, le sheikh il dit, et si quelqu'un les accuse, ou les, les, les, les, les leur, leur prétend qu'ils sont des koufards, ou les accuse d'être des koufars, parce qu'ils ont clarifié la vérité, ça ne veut pas dire que la personne qui les a accusés de ça, ont raison ou qu'ils qu sont corrects dans cette accusation-là. En réalité, c'est un crime qui revient sur lui-même, c'est un crime qui revient sur lui-même et il dit que une personne qui lance des accusations pareilles, il doit être puni d'une punition très sévère de la part des juges. Hein. Et il doit être arrêté ou il doit être interdit ou stoppé de faire des accusations pareilles, dans euh, selon le les, les jugement de la charia dans ces questions-là. Parce que le fait qu'il n'y a pas eu de, de punition légale pour ces gens-là, c'est ça ce qui a fait en sorte que les gens ont continué à parler beaucoup de ces affaires-là et que les gens ont commencé à rentrer dans ces questions-là. Euh, parce que dans le passé, le chef, il dit que dans le passé, les juges, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils punissaient un musulman, pour aller comme hein les juges, ils punissaient un musulman pour avoir traité son frère de chien. Hein, celui qui dit à son frère, par exemple, toi le chien, ou, ou bien euh, Yakal en arabe, ou des choses comme ça, quelqu'un qui insulte son frère, hein, on pouvait l'amener en cours, puis... Le faire, le faire juger pour une, une, une insulte pareille. Donc imaginez si c'est le cas pour quelqu'un qui traite un autre musulman de chien, pour, et, et imaginez donc euh, la gravité de celui qui non seulement il le traite, il, il, celui qui ne traite pas, non pas de, de, de chien, mais qui le traite de quelque chose d'empompé, c'est-à-dire d'être un caisse, Hein, hein donc ça c'est encore plus grave, et donc c'est pour ça que le chien il vit. Euh, il n'est pas permis pour le musulman qui craint Allah de de faire des accusations pareilles, ni de croire, hein. Il a encore moins de croire qu'il est kafir. Il est pas permis de le traiter de kafir et encore moins de croire qu'il est la maçon du kuffar. Donc ça c'est le point qu'il explique. Ensuite, le chef, il parle de la question de Al-Mu'ala. ok? Question de Al-Mu'ala. Et, euh, c'est-à-dire de prendre pour allié les koufars et de les aimer, etc. Puis, il mentionne plusieurs points à ce sujet-là. Toutefois, je vais me baser sur un autre texte à ce sujet-là pour clarifier la question parce que Euh, la fatwa que, qui a été mise ici du chef Abdul Aziz, Al-Sheikh, euh, il semble qu'il qu y a des, des points qui sont pas clairs dedans. Dans le sens que, il s'est basé le, le frère sur, euh, sur une cassette. Puis, j'ai comme l'impression que, il y, y a certains termes qui ont été expliqués, mais Pas avec euh, précision euh, dans, dans l'explication, c'est pour ça que je préfère euh, me baser sur l'explication du Cheikh euh, euh, Bazmoul, le Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul qui est un des chouyouk des et des ulama en Arabie Saoudite, qui enseigne à l'université de Umm al-Qura. Il a écrit un bon livre, euh, ça s'appelle Ah, le Rendu sur la réfutation du Livre de Tekfiri et dans ce c'est la réfutation d'un livre de Al-Maqdisi qui s'appelle Milat Ibrahim et dans cette réfutation là il a expliqué le point à, à, à propos de Al-Muwalah. Quand est-ce que de prendre un kafir comme allié quand est-ce que c'est kof et quand est-ce que c'est pas kof et qu'est-ce que ça signifie donc Pour connaître les détails de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de Taqfir qui se basent sur, soi-disant, les événements qui se sont passés en Irak, puis dans la guerre du Golfe, pour essayer d'attaquer les dirigeants et les musulmans, euh, les savants musulmans. Et pour les traiter de Kouffars, parce que soi-disant, ils prennent, euh, les Kouffars pour alliés. Et donc, on va voir euh, les détails de cette question de Mouhala. Parce que ces gens-là, Quand ils expliquent la question de Al-Wala ou Al-Bara et de Mualat, des fois, ils rentrent dans une forme d'extrémisme. Et ils ne détaillent pas la question. C'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans les détails de cette question-là. Donc, c'est ça le problème. Et là, le Cheikh, il explique, il dit donc, « haqiqa inna al-Ijmal, sababun min asbab al-mushkilahuna » Is, op het moment dat het wille is, en deze al op het moment dat het wille is, en deze de op het moment dat is, de quand on parle d'une question de façon générale, sans détailler. Ça, ça amène beaucoup d'ambiguïté par exemple, parce que des gens mentionnent des points de façon générale, sans expliquer les exceptions puis les différents cas, hein, de façon détaillée, et donc les gens par la suite font des jugements généraux, et puis ils ramènent tout à cette généralité-là, sans spécifier et sans clarifier les détails. Dus, de scheikh continue, hij zegt dat de kuffar voor het lier, het weleen kuffar, dat is in twee categorieën. Hij zegt: kuffar, kuffar, van وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاذ الله ورسوله لو كانوا آباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايادهم بالروح منه ويدخلون ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون دونك لا شيخ La première catégorie de prendre les Koufars pour allier, c'est la catégorie qui fait sortir un musulman de l'islam, et le Cheikh il dit que ça, si quelqu'un le fait, cette catégorie-là, il sort de l'islam, après avoir été musulman, devient qu'à faire. Et ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-Tawalli, donc c'est une forme de Mouala qu'on appelle Tawalli, et il mentionne des preuves de, ce, de cette forme d'alliance avec les kuffar ou bien de fait d'aimer les kuffar. il mentionne deux versets, le premier verset c'est le verset 51 dans Sourate Al-Ma'idah, et c'est un verset qui dit, ô oh, les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres, et ceux d'entre vous qui les prennent pour alliés, il est un des leurs. Il devient un Deyla, c'est-à-dire qu'il quitte l'islam, devient un chrétien ou un juif, il devient un chrétienne. minhum <muché> Et Allah ne guide pas les peuples injustes, ok, c'est le premier verset qu'il mentionne. Deuxième verset, c'est le verset dans sourate Al-Mujadala, le verset 22, dans lequel en Allah a dit, vous ne trouverez pas, parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, ceux qui aiment ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager. C'est-à-dire vous n'allez pas trouver des gens qui croient à Allah aujourd'hui, qui aiment les gens qui se sont opposés à Allah et à son messager, c'est-à-dire les mécréens. Même si ce sont leurs pères, même si c'est son père, même si ce sont leurs frères, même si ce sont leurs euh, fils, leurs frères, même si ce sont leurs proches de la famille proche. hein Et donc, Euh, le chèque, mentionne ce verset-là jusqu'à la fin. Ok, donc c'est pour dire qu'on n'a pas le droit de prendre pour allié les koufars. Et là, on va expliquer euh, le principe de base pour comprendre la distinction entre, euh, ou la, pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette forme de moualat, qu'on appelle la Tawalli, pourquoi elle, elle, elle, elle rend quelqu'un à faire. Et Nord, nord. Okay donc c'est quoi le, le, la, la règle pour savoir que quelqu'un sort de l'islam à cause de cette euh, mohalla C'est quoi le, le, la règle à suivre pour appliquer à toutes les situations, pour savoir quand est-ce que quelqu'un, lorsqu'il prend un cap pour allié, il sort de l'islam et quand est-ce qu'il ne sort pas de l'islam Il faut savoir cette règle-là parce que si on ne connaît pas la règle, eh ben on va s'imaginer que N'importe quelle forme de moualat te fait sortir de l'islam. Et donc on va faire sortir de l'islam des gens qui sont musulmans. Sans aucune preuve. Et sans avoir compris. Donc c'est très important de connaître cette règle. Et cette règle-là, c'est quoi Le chef dit :« وَضَابِطُ هذهِ المُوالاتِ ان تكونَ محبةً ونصرةً من اجل دين الكفار وعقيدتهم. Voor men الكافر لدينه او عقيدته, او is het een En in heel is heel duidelijk. Quand est-ce que de prendre pour allié un kafir, ça devient un acte de coffre qui te fait quitter l'islam? C'est quand, quand tu as aimé et que tu as euh, supporté et défendu le kafir à cause, sa, à cause de sa religion. Pour sa religion et pour sa croyance. ok C'est-à-dire que tu aimes le kafir parce qu'il est chrétien tu aimes le kafir parce qu'il est kafir, tu aimes le kafir ou le moshir parce qu'il fait le shirk, parce qu'il adore des idoles, parce qu'il adore Issa, ou même parce qu'il est juif, ou même parce qu'il est bouddhiste, ou bien parce qu'il est une autre religion parmi les religions, ou bien parce qu'il est athée, ou parce qu'il est laïque, ou des choses de ce genre. C'est-à-dire, tu aimes le kafir et tu le supportes parce qu'il n'est pas dans l'islam, ça c'est la règle ou bien tu aides le kafir parce qu'il est sur une autre religion ou sur une autre aqidah, donc lorsque tu as fait ça, là tu as euh, tu as rentré dans cette forme de mu'ala, c'est-à-dire tu as pris ces gens-là pour allier, et ça c'est la forme de mu'ala qui te fait sortir de l'Islam et qui annule ta foi en l'Islam, et qui annule complètement tes actions, ok Donc vous avez compris c'est quoi la distinction et c'est quoi la règle Quand est-ce que quelqu'un qui prend les coufards pour allier devient kafir et qu'il sort de l'islam c'est quand C'est ça, quand tu approuves leur religion, puis que tu les aimes pour leur religion, ok Là tu deviens kafir, mais c'est ça on va expliquer maintenant. فهو يتعامل معهم في الامور الظاهره في البيع والشراء ويزورهم ويزوروه ويتبادل معهم الهدايا ونحو ذلك فهذه الموالاه لا تخرج من المله وتاره تكون جائزه وتاره تكون محررة وتاره تكون مستحبه Wataratan takunu wajiba, wataratan takunu makruha. Oké? Okay? Le cheikh, il dit, la deuxième catégorie de moalat, c'est une moalat, cest de prendre les koufars poilier d'une façon qui est apparente. Hein? C'est-à-dire, c'est pas dans le cœur. Et c'est pas pour leur religion. Mais dans le sens que tu interagis avec eux dans le commerce, dans la vente, dans l'achat dans le fait de les visiter, ou dans le fait qu'ils te visitent toi, et euh, dans le fait que tu échanges des cadeaux avec eux, ou des trucs de ce genre, il dit que ça, cette forme de Moualat, elle ne te fait pas sortir de la religion. Et des fois elle est permise, et des fois elle est interdite, et des fois elle est recommandée, et des fois elle est obligatoire, et des fois elle est déconseillée, hein, ou détestable. ويدل لهذا النوع من الولاء قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين <truits> le sheikh dit, la preuve de cette catégorie de moualla c'est quoi c'est quand le sheikh dit, Allah ne vous a pas interdit hein pour ceux qui euh, Allah ne vous a pas interdit d'être bon et d'être juste Envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas euh, expulsé de vos demeures, hein, et Allah aime ceux qui sont justes. Il vous interdit uniquement par rapport à ceux qui vous ont combattu euh, d'être, de les prendre pour alliés, c'est-à-dire il vous interdit uniquement de prendre pour alliés ceux qui vous ont euh, combattu pour la religion et qui vous ont expulsé de vos demeures et qui ont aidé les gens à vous expulser hein? et ceux qui les pour alliés, alors sont des c'est juste ça c'est le verset 8 et 9 dans la Surah Al-Mujadala et le cheikh il dit et ان ندخل معهم في صلح او هدنه اذا راى ولي الامر ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبيه دونك الشيخ زيد الشيخ زيد اون voit que cette verset verset là Elle a englobé les deux catégories de mualad la première, qui est la mualade pour la religion, hein, qui est Kouf Akba, et l'autre mualade qui est euh, une mualade euh, pour les choses de la dunya et qui n'est pas pour la religion. Et euh, donc celle là elle n'est pas interdite, et ne, celle là elle ne fait pas sortir de la religion et elle n'est pas interdite. Et le cheikh, il explique que, euh, ceux qui nous ont combattus pour la religion et ceux qui nous ont expulsés de... wa alaykum salam wa rahmatullah. Ceux qui nous ont expulsés, Ceux qui nous... Ceux qui nous ont combattu pour la religion et qui nous ont... Walaikum sallallahu alaikum wa rahmatullah. Ça a très bien, alhamdulillah. Comme je disais, le cheikh, il dit, euh... Il dit, que ceux qui nous ont combattus pour la religion, et qui nous ont expulsés de nos demeures, on, ce sont les Ok, Les Harbioun, cest savez, dire c'est des kuffars euh, à, à qui le dirigeant de l'état musulman, d'un pays musulman a déclaré euh, ouvertement la guerre. Donc, Il y a la guerre qui est déclarée entre eux et nous. Celui-là, on s'appelle Al harbioun Ça vient de Harb, ça veut dire la guerre. Donc ça, c'est une catégorie parmi les catégories des Koufars. Parce que les Koufars sont pas tous une seule et même catégorie. Il y a différentes catégories, ça on va le voir plus tard, inshallah. Et euh, donc, les Harbiyoun, même s'ils sont en guerre contre nous, le chéri, il dit que selon la charia, c'est permis, il n'y a rien qui empêche qu'on rentre avec eux dans une trêve ou dans une... Euh, dans une, une, un pacte ou une trêve de paix, euh, si le dirigeant des musulmans euh, considère que c'est ça ce qu'il faut faire, d'accord Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait une trêve, il avait fait un pacte de paix, une entente de paix dans euh, al hudaybiyyah à, à son époque. Donc, dans ce cas-là, c'est permis même avec les Harbiyyens de faire des trêves de paix. Pendant een certain temps. Donc, ça c'est un point. Après, le chef il dit dit Fa'in pila, hal yajouzo en yuchibba al-muslim al-kafir li gayri dini wa ahtikadihi Le chef dit Est-ce est pour, euh, pour un musulman d'aimer un kafir pour autre chose que sa religion et sa croyance C'est-à-dire, tu l'aimes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 en de het licht van de kans om te zeggen, in het licht van de om te zeggen, te zeggen, in het licht van de kans que et sa croyance, la réponse, il dit oui, c'est permis. Et ça fait pas partie de la première forme de de Mualad qui fait sortir de l'islam. Et la preuve de ça, c'est la parole d'Allah wa Ta'ala dans le verset 5 dans Surah Al-Ma'ida. Euh, Allah Soubhana wa Ta'ala dit aujourd'hui, on vous a rendu licite euh, toutes les bonnes choses. Donc la nourriture des gens du livre est permise pour vous hein, est permise pour vous. Et leur nourriture est permis, et votre nourriture est permis pour eux. De même que les femmes chastes parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les musulmanes, ainsi que les femmes chastes parmi les femmes des gens du livre qui ont reçu le livre avant vous, lorsque vous a, vous aurez donné à ces femmes leur marge d'une façon sincère hein, dans, dans le bien et non pas en prene, preneuse d'amants. Et, euh, des femmes qui prennent des amas ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous les prenez en mariage légal, d'une façon claire et ouverte, et que vous leur donnez leur marr, dans ce cas c'est permis de d'épouser les femmes des gens du livre. Et, euh, le, oui. cheikh, dit, oui. okay, le cheikh, il dit, Women yakfour bil iman?". Ok, d'accord, à tout à l'heure, inshallah. Salam alaikum. Le cheikh, il dit, Women yakfour bil iman?". faqad habi ta'amalou. Celui qui rejette la foi, alors toutes ses œuvres sont nulles. Et il sera dans lau delà parmi les perdants. <truhbir cultural validation> donc, le chef dit a a التزوج بالكتابيات والمحصنات، ومعلوم أن عشرة الرجل لزوج لزوجه لا تخلو من نوع حب وموده تقع بين تقع بين الرجل والمرأة، فلما أحب أباح الله نكاح الكتابيات ما أنه لا يخلو مما ذكر دل. Donc le ليس من الموالاه المخرجه من المله ولذلك باب فت الموالاه المخرجه droit du verset qui est la preuve de ce qu'on dit que c'est permis d'aimer un kafir pour autre chose que sa religion c'est, la preuve, c'est que les femmes chassent des gens du livre, on a le droit de les épouser. Et, euh, c'est quoi le, le, le, la, la, la preuve dans ça? C'est que si Allah nous a permis d'épouser des femmes parmi les gens du livre qui sont chasses, et, et le cher, dit donc, c'est connu que lorsqu'un homme épouse une femme, il est certain qu'il y aura une certaine affection, une certaine amour entre cet homme et cette femme. Et donc, si Allah a permis d'épouser ses femmes, alors qu'on sait très bien que cette relation ne peut pas être euh, exemptée de, de ce qu'on a mentionné, donc ça prouve que ce n'est pas ce n'est pas, euh, cette Moualat-là ne fait pas partie de, des formes de Moualat qui fait sortir complètement de la religion, hein, qui fait sortir de la religion. Et donc, le chef dit, c'est pour ça qu'on a spécifié tout à l'heure comme règle que al-moalat, le fait de prendre les Koufars pour alliés, celle qui fait sortir de l'islam, c'est uniquement lorsque tu aimes un kafir à cause de sa croyance, à cause de sa religion. Hein, lorsque le kafir est sur une religion et que tu l'aimes pour cette religion-là et pour cette croyance-là, donc là, ça te fait sortir de l'islam, parce que tu as aimé le Kouf. Hein. Et euh, ce n'est pas pareil ce c'est pas la même chose, parce qu'en même temps, il euh, y, y en a qui essaient d'utiliser ça pour essayer de dire qu'on a le droit d'aimer les koufars co complètement. parce que Souvent il y en a des gens comme ça, ils appellent les musulmans à aimer les koufars, ok, d'une façon complète, totale, sans spécifier euh, que ce soit pour la religion ou non. Il y en a parmi des gens comme Yusuf al Qarda, on en a parlé de lui souvent, il dit que euh, les Juifs et les Chrétiens sont nos frères. Et ça, c'est interdit de le dire. Parce que les croyants, ce sont uniquement les musulmans qui sont des frères entre eux et non les musulmans avec les phares Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il dit, il dit, eux, ils sont, eux, ils sont croyants. C'est seulement les croyants qui sont des frères. Mais nous, il dit, oui ils sont croyants. C'est-à-dire, nous, on croit à quelque chose puis eux, ils croient à quelque chose. mais en dan zegt ieder islam, of ieder islam, of islam, of ieder tawhid, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, of ieder islam, Où la ikarumul khasirun, si je me trompe pas, c'est dit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quelqu'un peut croire en quelque chose qui est faux, et donc ça ne veut pas dire qu'il est notre frère. Tant qu'il n'a pas cru à la vérité, il n'est pas notre frère. Et euh, il s'est basé sur un autre verset. Ça, j'ai appris. Ça. Il y a un autre verset aussi. Non, il, ouais, s'est basé sur l'autre verset, ça, le versel, ayunahakumullahu, an illadina lam yukatilukum fit din. Ça, c'est, al-muwalat, euh, yani, fit, fit dahir, fit, fit ta'amul. Oui, c'est ça, dans les interactions, et non pas dans la religion, hein. Mais il s'est basé sur une autre. Très, encore plus grave que ça. Et je savais pas qu'il avait dit cette, cette affaire-là. C'est, en écoutant une cassette de Cheikh Rabia, il a mentionné cette, cette là et là, j'étais vraiment étonné à quel point Kadhrawi euh, est allé pour essayer d'établir ça. Et il a mentionné un verset qui dit, euh, par exemple, dans une, une certaine sourate en, en particulier, une surate où euh, Allah parle des prophètes, et il dit par exemple, Allah les لثمود. Ok, donc c'est ça؟ Wa وَإِلَى ثَمُودِ أَقَامُمْ صَالِحَةً. Le point c'est que eux, ils ont dit, puisque Allah a dit, Allah a envoyé à tel peuple leur frère où il a envoyé au peuple, à tel peuple, leurs frères. Donc, Allah les a appelés des frères. Il a appelé un tel frère de ce peuple, alors que c'est des prophètes, des croyants, et leurs peuples sont des créés. Donc, ça, ça prouve qu'on peut dire qu'ils sont nos frères. ok, Sauf que, il y a un détail, qu'il n'a qu qu pas dit, qu'il n'a pas clarifié. C'est que c'est une fraternité de, de lien de parenté. Ils n'ont pas une fraternité de, de religion. C'est ça la différence. Et lui, n'a pas mentionné ça. C'est comme par exemple dans le verset. Dans le verset, Allah il dit, hein, euh, par exemple le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui dit, tu ne trouveras pas parmi les gens qui ont cru à Allah et au jour dernier, ceux qui aiment, ceux qui sont opposés à Allah et à son messager, qu'ils soient leur père ou leur fils ou leur frère. Donc Allah les a appelés leur frère. Oh, Mais c'est leur frère de la parenté parce qu'ils mentionnent leur père et leur fils et leur frère et leur famille. Oh. Donc, si tu. Euh, comme si tu leur tu les aimes parce que c'est tes frères, tu les aimes parce que c'est tes proches, ou une femme chrétienne tu es mariée avec elle, ou une femme juive tu es mariée avec elle, tu cette affection-là qui est naturelle du fait qu'ils sont tes frères. Hein euh, Allah SWT il dit dans un verset euh, <fix> je, ne vous, je, vous dit, je ne vous demande pas aucune récompense, acceptez L'affection dans les liens de parenté. Du fait qu'on est des proches. Donc, le fait d'aimer quelqu'un parce qu'il est ton proche, parce que c'est ton frère, ou ton père, ou ton, ta mère, ou ton, ta sœur, même si ce sont des couffards, hein, ça c'est pas ça qui te fait sortir de l'islam. C'est si tu les aimes à cause de leur mécréance, et à cause de leur religion, là ça c'est couffre. C'est là la différence. Après le chien, il dit, Est-ce que tu trouvé le... Je pense que c'est dans soi. Que Exactement. Un, un croyant, c'est pas juste de dire, tu crois en l'existence d'un créateur. C'est ça l'idée, les gens, ils ont ils ont cette idée. idée. Toi, est-ce que tu es croyant des, des fois, tu sais, es au travail, tu à l'école, et là, tu es assis avec des couffres, et là, ils commencent une discussion. Et là, il y en a un qui va dire, oh, moi, je, je suis croyant. L'autre, va dire, oh, non, moi, je suis pas croyant. Mais Il parle de quoi? Il parle seulement d'un point dans la croyance. C'est le point de reconnaître l'existence de Dieu. Hein, pour eux, c'est ça la différence entre un croyant et un non-croyant. Et n'importe quel Dieu. Et, et, bon. Alors, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut même dire, oui, je reconnais l'existence d'un créateur, et il est mouchrique. Il l'associe avec Allah. Il reconnaît l'existence d'un Dieu, mais il l'associe avec Dieu. Dans l'adoration. Et donc, ça, ça lui vaut rien, ça ne sert à rien pour lui, au jugement dernier. Donc, euh, comme on a dit tout à l'heure, il a dit il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, Donc c'est ça qu'on lui dit. Il faut pas dire à tout des juifs et des chrétiens. Et quoi, Est-ce que Khorbaoui a des liens de avec les juifs et les chrétiens? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est d'une famille chrétienne? Non. Comment il peut dire nos frères? Dans son cas, ça ne s'applique pas. S'il avait des frères et des sœurs chrétiens ou juifs, peut-être, peut dire ça dans le sens de Qurbatun Nassab, hein d'Allah Nassab, mais là Il n'a pas de frères ou de sœurs, Il n'a pas des frères chrétiens ou des saints chrétiens comme moi. Mon père, il est chrétien. Hein? Je peux dire, mon père est chrétien. Mais j'ai des frères qui sont chrétiens aussi. J'ai quatre frères qui sont chrétiens. Je peux dire, c'est mes frères. Mais c'est mes frères de parenté de saints. Pas parce que c'est mes frères dans la religion. C'est vois la différence. Donc lui, il ne fait pas cette distinction-là. e nan Ouais c'est ça. C'est je pense que c'est parce que la la définition de qu'est-ce que ça signifie d'être un croyant, ils ne savent pas. Ouais, en français c'est ça. Bon, même en arabe, ils bon, prend même en arabe le disputent alors qu'ils parlent en arabe, ils disent mu'min, hein. ils disent hum mu'minun wa nahnu mu'minun, من وجه و hum mu'minun min al Et eux ils croient d'une façon, puis nous on croit d'une autre façon. Mais eux ils croient au mensonge, ils croient à la posté, puis nous on croit à la vérité. Il y a une différence entre les deux. Hein? Ben c'est ça, mais c'est parce que tu n'as pas besoin de, de leur dire ouvertement et directement j'ai euh, pas besoin d'appeler ta religion. C'est sûr que si tu es musulman en partant, Ça implique que tu rejettes leur religion. ok, Parce que tu ne peux pas être musulman tant que tu n'as pas rejeté toute autre croyance. C'est normal. Sauf si tu lui donnes les preuves. Par la suite, tu vas, euh, tu vas leur expliquer l'islam, les règles de l'islam, pourquoi l'islam est euh, plus. Euh, il y a les, La vérité, pourquoi c'est la vérité? Pourquoi il faut suivre l'islam et non pas les autres religions? Il faut connaître l'islam bien pour être capable de leur présenter. Tu vois? Mais ça c'est, le but c'est pas juste de leur dire vous êtes pas, euh, ou bien vous êtes pas bien, mais c'est de leur montrer pourquoi ils doivent être musulmans et de leur expliquer. Oui, ça peut les, insul les insulter, puis ça peut en même temps les, disons, les, les éloigner de, c'est ça le, le but de de, de ça c'est juste pour le comprendre pour le savoir puis quand tu parles avec eux tu utilises la sagesse pour essayer de les rapprocher puis de les faire venir donc c'est ça à moins que à moins que ce sont des, des des des non musulmans des mécréens qui ont ouvertement exprimé leur opposition à l'islam puis leur haine et qui veulent pas du tout euh, apprendre ou connaître Mais qui veulent juste comme attaquer les musulmans, l'islam, insulter et tout, ou se moquer, mais avec des gens comme ça, tu peux y aller, les, leur dire et aller, euh, que Dieu te guide, ou bien t'es un égard, ou des choses comme ça, mais, mais tu demandes toujours euh, que Dieu les ramène au droit chemin, hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi, un point important à ce sujet-là, c'est, euh, comme on dit, euh, y aller, de connaître la différence entre qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui prend un juif ou un chrétien comme allié devient kafir, quitte l'islam, et qu'est-ce qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est que quand c'est pour la religion, quand quelqu'un aime un mécréant pour sa religion, et pour sa croyance, là il quitte l'islam. Mais s'il si aime un, un mécréant, un kafir, parce que, euh, il a, par exemple, des liens de parenté avec ce mécréant-là, ou bien pour quelque chose de la zone Un commerce ou des trucs comme ça. Ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. Dans certains cas, comme le Cheikh a dit, des fois c'est permis, des fois c'est haram, des fois c'est, euh, recommandé, des fois, etc. Comme si t'as, par exemple, euh, tes parents, si tu as des parents qui sont mécréens, tu es obligé quand même d'avoir des, des, bons liens avec eux. Des bons liens de parenté avec eux, comme ton père et ta mère. Hein, et tu, tu dois quand même les obéir dans le bien. Même si ce sont des mécréants, tu vois. Donc ça c'est un exemple. Euh, non, donc qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, ah oui, un autre point aussi que je voulais dire c'est à propos de ce qu'il a dit, des fois il y a des musulmans, quand il parle avec des mots musulmans c'est arrivé l'autre jour. Il, il J'étais à l'arrêt d'autobus, puis il y avait des, c'était le jour de Pâques je pense, et puis euh, il y avait deux femmes grecques orthodoxes. Qui était là avec des, des trucs, je ne me rappelle plus si c'était des roseaux, ou des, des roseaux, puis, euh, ouais, des palmes, des feuilles de palme, ok, et puis, euh, il y avait un musulman qui était là, puis il commençait à leur poser des questions à ce sujet-là. Puis lui, et, et là, elle répondait, elle expliquait. Bon, en fait, aujourd'hui, la, la mort de Dieu. Ouais, la mort de Dieu, parce que, euh, ils croient que Jésus est mort, puis ils disent que Jésus c'est Dieu. Donc il fait être la mort de Dieu. Alors moi je leur ai dit comment Dieu peut, peut mourir s'il meurt avec ce ne serait pas Dieu. Et là le musulman il a répondu il a dit non moi je l'autre musulman il a dit moi je respecte je respecte votre religion et tout. Alors moi je moi je lui ai demandé je lui ai dit mais qu'est-ce que tu dis pourquoi tu dis que tu respectes euh, leur religion ça ça veut dire que tu respectes le mensonge qu'ils ont dit Quand tu dis ça. Donc, je lui ai dit, tu peux dialoguer avec eux, tu peux euh, parler avec eux, discuter avec eux de religion, leur montrer que leur religion n'avait pas, pas de sens. Moi, je leur ai dit, regardez, le Dieu en qui on croit à nous, il ne meurt pas. Quand je leur ai dit ça, là, ils ont dit, ah ok, vous avez les croyances, vos croyances. Je lui suis dit, oui, c'est la vérité. Dieu ne peut pas mourir. J'ai dit, si il meurt, qui va s'occuper de l'univers pendant sa mort hein? Donc là, c'est clair et c'est logique. Mais là, le, le, le musulman, on dirait qu'il avait comme peur d'opposer les paroles de, de ces femmes chrétiennes ou de, de montrer euh, une opposition à leurs croyances. Et oui, un peu complexé. Puis on dirait qu'il avait comme euh, l'impression qu'il ne faut absolument pas montrer aucune opposition, juste dire Ah oui, c'est bien et tout. Et puis je respecte. qu'est-ce que ça veut dire respecter Ça veut dire que tu es d'accord, ou bien que tu approuves. Même si tu n'approuves pas, que tu ne montres pas une critique ou une opposition à leur croyances. Et ça, c'est contraire à l'islam. Tu dois montrer une certaine opposition quand quelqu'un te dit quelque chose de mensonge. Tu dois expliquer. Tu dis non, c'est pas vrai, c'est incorrect, et tu expliques pourquoi, d'une certaine façon. Mais quand tu dis tu respectes Le mot respect, c'est un mot très… Euh, il, une... il faut voir que le mot respect, une autre fois que je vérifie ça dans le dictionnaire, ça implique beaucoup de choses, hein Quand tu dis je respecte telle ou telle chose, c'est un grand mot, hein je respecte, je, dis, je respecte la mécréance ou je respecte le mensonge. Allah il dit dans le Coran que Isa il n'est pas mort, il n'est pas, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Toi tu t'en vas voir un chrétien, tu lui dis je respecte ton, que, que, que ce que tu crois que Jésus est mort et crucifié, ça c'est comme si tu respectes, Ouais, c'est comme si tu dis le contraire de ce qu'Allah a dit, tu le respectes, qu'est-ce que ça implique ça Ça implique quelque chose de contradictoire, tu respectes le mensonge et la contradiction. Et, exactement, exactement. Et là, et là, ou, et, ou, euh, oublié, je sais de quoi tu parles, oui, ils sont dans une confusion à, à, son, à ce sujet-là. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, euh, non, non, les, kuffars, oui, je me souviens. Mais j'ai oublié. Non, non, il, il y a un verset qui, y a parti qui dit clairement que sont dans la confusion, ou dans le doute à ce chef, fils Ray Ben ou quelque chose comme ça. En tout cas, donc après le chef dit, وقد نَقَعَ وَقَدْ min من المسلم -dire le dit, il peut il se peut qu'un musulman vienne en aide à un mécréant, mais pas, dans le, pas, à cause de sa, pas à cause de la religion de ce cancer, ou à cause de sa croyance, c'est-à-dire c'est possible qu'un musulman vienne en aide ou supporte un mécréant, mais non pas pour sa religion, mais pour quelque chose de la dunia. ومن الأدلة على جواز النصر للكافر من غير أن تكون مخرجة للمله، لأنها لم تقع على وجه فيه طلب نصر دين الكافر أو اعتقاده ما قصه الله لنا على عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حيث نصر الكافر الذي من شيعته عن الكافر الآخر الذي من قوم فرعون مصر قال تعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه Donc, le chef, il dit que parmi les preuves qui m'est permis d'aider un mécréant, euh, sans que ce soit quelque chose qui te fasse sortir de la religion, il dit, euh, parce que ce n'est pas arrivé dans le but de donner la victoire à la religion de ce mécréant-là ou à sa croyance. Et c'est l'exemple de Moïse, a.s. lorsqu'il a aidé le Mécréen, de son, de, qui faisait partie de son parti, de, sa, de, sa, de, son, de son groupe, Minshi Atihi, contre l'autre Mécré, Mécréen qui faisait partie du peuple de Pharaon. Bon. Donc il mentionne le verset 15 dans Surah Al-Qafas, il dit qu'il est entré dans la ville, alors que les gens ne se sont pas aperçus de sa présence, et il a trouvé deux hommes qui étaient en train de se battre, l'un qui fait partie de son parti, et l'autre qui était parmi ses ennemis, euh, et donc celui qui est de son, de son parti, euh, il l'a appelé pour l'aider contre celui qui était parmi ses ennemis, et donc Moussa est vu, il l'a frappé et il l'a tué. Et il a dit, ça c'est une action qui vient du chaitan, c'est le chaitan qui m'a poussé à faire ça et c'est un ennemi qui égare, c'est certes un ennemi qui égare et qui est un égareur euh, clair et évident. Il, il amène les gens clairement à l'égarement. Après il dit, wa fi la histoire Nusratun lil kafir lam takun li واعتقادهم إنما لغرض دنيوي فلم تكن مكفرة ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب, حب ونصرة للكافر أو للكفار لدينهم أو اعتقادهم الشيخ البالونات خالق سيل استورد حاطب حاطب ابن بلتعة النطمرق اللي هو كما ناقصنا في المرة السابقة Il avait envoyé une lettre à des gens à Mekka mecca pour les informer que le prophète sallam, allait attaquer. Donc, lui, Hatib, euh, il n'a pas fait ça dans le but d'aider les kofars pour leur religion, salam, pour leur religion et leur croyance, mais plutôt uniquement pour un but de la dunya. Okay. Et donc. Euh, étant donné que c'était à cause de la dunya, ça ne l'a pas fait sortir de l'islam. Et donc c'est pour ça que en premier, le, le mot Walad qui fait sortir de l'islam, c'est uniquement quand quelqu'un aime un kafir et aime un kafir à cause de sa religion et de sa croyance, et non pas pour quelque chose qui est uniquement pour la dunya. Et donc le chef il mentionne l'histoire de Hatib, il dit « Al-Ubaydillah » ابن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ابن لسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادا بنا خيلنا حتى انتهينا الى الروضه فاذا نحن بالضائله فقلنا اخرجي الكتاب الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا الكتاب او او الثياب فاخرجته من عقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتع إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول, يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأا مرسقا في قريش ولم اكن من أنفس انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات لهم قرابات بمكة يحمون بها اهليهم واموالهم فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب آآ آآ ان فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم باقل شيء في المعسنة حديث C'est le hadith qui est rapporté selon Abdullah -e ibn Abi Rafiq. Il dit qu'il a entendu Ali radiallahu anhu dire « Le prophète sallallahu wa -e sallam m'a envoyé moi, ainsi que al-Zubayr al-Miqdad ibn Naswad, et il nous a dit, allez jusqu'à ce que vous trouviez un jardin, et vous allez voir une femme, et elle a un message avec elle. Alors, lorsque vous l'aurez trouvé, euh, euh ramenez-moi ce, ce message. Donc euh, ils sont partis et ils sont allés au jardin que le Prophète avait décrit et ils ont trouvé cette femme. Alors, ils ont dit à la femme, euh, donnez-moi cette lettre ou ce message que tu as. Et elle a dit, je n'ai pas de lettre, je n'ai pas de message. Alors euh, Ali, il a dit, si tu ne sors pas le livre, on va t'enlever tes vêtements pour trouver cette lettre. Alors la femme, tout de suite, elle a sorti cette lettre, et elle leur a donné, et ils l'ont amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était écrit dedans, de la part de Hatib ibn Abi Balta'a, a déjà parmi les Mouchriquines de Makkah, il les informait de l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de certaines affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hatib, qu'est-ce que c'est que ça hein Et Hatib a dit au oh Messager d'Allah, ne te précipite pas, Moi, j'étais une personne, on va dire, que, euh, j'avais pas vraiment une position ou une, un statut important dans la tribu de Koreish, Je faisais pas partie des gens qui ont un statut, donc, <coughs> la plupart des moukhajirines, eux, ils avaient des proches, à Mekka qui protégeaient leurs biens et leurs familles. Et moi, j'avais personne pour protéger mes biens et ma famille, alors j'ai voulu, en faisant ça, qui nous protège mes biens et ma famille moi, à cause de ça. Et je ne l'ai pas fait dans le but de rejeter la foi ou d'apostasier ou parce que j'étais satisfait de la mécréance après l'Islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, euh, oui il a dit vrai, hein, il vous a dit vrai. Et donc Omar ibn Khattab par la suite a dit aux oh, Messager d'Allah laisse-moi frapper le cou de cette hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et là, le prophète a m'a répondu, il a dit, euh, il, a été, il a participé à la bataille de Badr. Et, qui est, euh, et, on est, et euh, Allah a dit qu'il a regardé les gens de Badr et il a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Et euh, le cheikh, il a extrait de ce hadith plusieurs points importants pour faire comprendre ce hadith-là. يجي فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه ويستظهر عن حاله ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حاطب عما صدر منه فقال, يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ يحرر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الاستهزاء بايات الله ورسوله من بعض الصحابة وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتذار وصار يؤدد عليهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بينما في قصة حاطب سأله يا حاطب ما هذا لشيخ الذي في كير fait dit une, une parole ou une action qui implique une mécréance ou est autre que la mécréance, on ne, dit, on ne dit pas ou on ne juge pas que cette personne-là euh, est un mécréant jusqu'à ce qu'on ait demandé à la personne de clarifier et d'expliquer sa situation, c'est-à-dire si ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, ça peut impliquer la mécréance, mais ça peut impliquer autre chose également, ça peut impliquer autre chose que la mécréance. Lorsque là, il faut demander à la personne pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, ok Comme le Prophète a fait dans ce hadith, il a demandé à Hatib, pourquoi tu as fait cette chose Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, quand le Prophète, par exemple, quand il a parlé au sujet des gens qui avaient insulté, ou qui s'étaient moqués d'Allah et de ses signes et de, euh, des Sahaba, Euh, les gens sont venus, ceux qui avaient été moqués des Sahaba étaient venus pour s'excuser et le Prophète n'a pas accepté leur excuse parce que cette action-là, le fait de se moquer de la religion ou des Sahaba ou de, de, des signes d'Allah, ça n'implique pas autre chose que la mécréance. cest à ce n'est pas possible de le prendre, accepter que c'est parce que c'est de la mécréance. tandis que cette action-là il pouvait avoir plus qu'une interprétation ou plus qu'une signification et donc c'est pour ça que dans ce cas-là le Prophète a demandé à Hatib de clarifier pourquoi il a fait ça et il a expliqué pourquoi il l'a fait. Deuxième point, ان نقل اخبار المسلمين للكفار وهو ما صدر من حاطب فيه نصرة للكفار ومع ذلك لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر حاطب وسأله لذلك وسأله ولذلك ضبط العلماء الحب النصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادرا عن محبة لدين الكفار ونصرة Wanneer je een ander doet, dan moet je ook een ander doen. Als je een ander doet, dan moet je ook een ander doen. ça montre que le fait de venir nécessairement quelque chose qui te fait sortir Ce n'est pas nécessairement un état de couple qui te fait sortir de la religion. Ça veut dire que, comme par exemple, le fait de transmettre au koufar des informations euh, des, des au sujet des musulmans, et c'est ça ce qui est arrivé de la part de Hatib dans ce hadith, euh, il y a le, de, le fait que tu viens en aide au koufar. Toutefois, le prophète Salam n'a pas déclaré Hatib comme étant mécréant, il lui a demandé euh, de clarifier sa position après avoir fait ça. C'est pour ça que les ulama ont dit que euh, d'aimer et de venir en aide au Kufa, c'est uniquement si, euh, ça fait seulement sortir de l'islam si c'est fait par amour pour leur religion et par aide ou support pour leur croyance et pour leur religion. Non, pas pour quelque chose qui est une chose de la dunya. Voilà comme ça, inshallah. Non, pas juste, c'est pas n'importe quel amour et n'importe quelle aide ou support pour les kuffar qui fait sortir de l'islam. Il faut que ce soit pour la croyance ou pour la haqiza des kuffar. Sinon, ça ne fait pas sortir de l'islam. Euh, on va s'arrêter ici parce qu'il y a d'autres points.